Ce soir, vous subirez et peut-être profiterez de la dernière émission avis de réanimation. Dernière avis en 2010, bande de cons <rire> Pour ce faire, nous, vos réanimateurs préférés et j'ai n o m m é s i n i s t r o s e Jeff et moi-même, le Dr. Payne Pendragon, vous avons minutieusement préparé une autre édition de trois heures. Et ce genre de cadeau, le Père Noël lui-même ne le fait même pas. En fait, il y a plein de choses que le Père Noël ne fait pas et que nous, nous faisons. <rire> Mais ce sont des choses qui ne se disent pas sur les ondes, malheureusement. Donc, afin de vous préparer à une très mauvaise période des fêtes, voici une très mauvaise édition de réanimation en compagnie de très mauvais co-animateurs et assistants qui vous présenteront de la très mauvaise musique ainsi que de très mauvais commentaires. Heureusement, je suis là pour apporter un côté un peu plus intéressant et professionnel à ce chaos. <rire> Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir, de devoir croire au Père Noël, surtout lorsque le rouge sur son habit n'est pas de la teinture. Et que s e s gentils petits assistants sont en fait de sanguinaires c r é t i n s s o i f f é s d'insignifiance. <rire> Priez. On a pas y survivre, enfoiré, cause fear is our fucking business. We are undead, incorporated, cause Pandragon said so. L'âge requis, veuillez noter que Mathieu et François Olivier ne seront pas disponibles avant le lundi 10 janvier à 7 h. Pour toute autre information ou si vous avez un message à leur transmettre, veuillez le faire après le signal sonore.、Ah, on a beau être en vacances, mais faut oublier qu'on a des émissions spéciales du lundi au jeudi à 7 h. Le lundi 20 décembre, entrevue préférée de 2010, première partie. Mardi 22 décembre, entrevue préférée de 2010, deuxième partie. Mercredi 22 décembre, phénomène de Beatles. Et jeudi 23 décembre, Kiwan et Mathieu. Ensuite, là, on est vraiment en vacances la semaine du 27, puis on revient la semaine du 3 avec les mêmes 4 émissions, mais à 11 h dans le cadre du dîner de con. Ouais, fait que c'est ça, là. Semaine du 23 à 7 h, puis semaine du 3 à 11 h. Pas dur à retenir, n、bon. o r a n Au pire, allez voir sur le site, assemblage-requis.com. C'est ça, bye! Vous êtes é t u d i a n t en génie? La Banque nationale vous accompagne pendant vos études et vous offre un programme financier très avantageux, conçu pour vous et adapté à vos besoins.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 美味しいデコレーションの上でゴンフラー、まんまるでデシュープレイ。美味しいデコレーションの上でゴンフラー、まんまるでデシュープレイ。 Je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette dernière édition de réanimation en ce 21 septembre de l'an des Disgrâces 2010. I am Dr. Payne Pendragon et je suis affublé de cette plaie humaine vivante et viscérale qui porte le nom de Sinistros. Hey! T'es encore en septembre? J'ai dit septembre. <rire> ben oui! <rire> probablement que j'ai peur d'arriver à Noël. Oui, ça doit être、sûr. ça. Ça fait deux fois. Je、hein? veux pas que ça soit la dernière à s e m o m e n t Non, on e v e u x pas. Ça y est, la dernière. Je, je, je, je, je ne vous、tout. souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de réanimation en ce 21 décembre de l'an de disgrâce 2010. I am Dr. Payne Pendragon et cette plaie humaine vivante et viscérale à <rire> l'union que c'est Nistros. e o、okay, r r i s s e t bien rattrapé, c'est bon. <rire> Comment vas-tu? C'est pas pire, pas pire. même très bien parce que c'est la dernière de 2010. f a i c e que m'envoie la paix pour une couple de semaines sans t e voir là. La... C'est réciproque. Ah. <rire> tu t'attendais à quoi comme、oh. réponse sinistre? c s t pas m o y e n ça passe. o i、oh、n o n si vous p l a î t non! <rire> C'est pas ça! c e s t à d i r comme j'aurais pu passer un extrait de Jacques Brel, ne me quitte pas. o n je peux laisser faire. Je vais laisser faire avec grand plaisir parce ça, que semble... j'ai une sainte aversion pour ça. Il me semble de te voir avec ton vent, le petit s a i n t h é comme dans Tout le monde en parle. o u i o u i s Tu t、oui. fais ton petit piton. On a、ah. une petite c h a n s on、ouais. Ne me quitte pas.、Euh, non, mais ça serait peut-être le fun de massacrer, par exemple. Hey, c'est un spécial trois heures, et c'est le dernier de 2010. Ben, qu'est-ce? que... Parce que, il n'y en aura plus d'émissions avant 2010. Et à partir de ce soir, vous devrez pleurer pendant 21 jours avant que nous revenions en nombre. Ouais, ça, c'est tout un concept, ça. C'est 21 jours, p u i s c'est... la... p o c a l y p s e va tomber. Exactement. C'est de la numérologie. On a tout calculé, s i n i s t r o c et s moi. Et en bout de ligne, le retour qui est le 11 janvier 2 0 1 1 C'est le 11. 11. Eh bien, signifiera Rien du tout. <rire> dans le fond, si tu calcules 11 plus 1 plus 11, ça fait 44. Ça. Oui, puis 44 est l'âge que tu auras un jour. Hein? Tu vois qu'on peut faire des liens avec tout. là. a v e C'est tout. c, est, c est incroyable. On、là. est fort en masse. Alors, on est fort. Parce que 11 plus 11 plus 1, ça fait 20 mois. Tu vois? Oui. Quand tu dis 11 plus 11 plus 1, ça fait 11 plus 11 plus 1. Eh bien, 23 est l'âge qu'on a eu un jour. Oui, un jour. Ouais, vois, encore... Ça fit, t e ça fit. t e Mais on, écoute, Sinistros, il faut comprendre que nous, là, on est des réanimateurs et animateurs. On n'est pas des mathématiciens. Non. C'est pas notre ça, job, n e n o n En fait, on a de l peine de savoir qu'on a passé la deuxième et la troisième pièce. o u b i e c'est ça, de toute façon, de t a c c o r d e en septembre. Que ça prouve qu'on ne sait pas q u o ôter. <rire> D'ailleurs, c'est peut-être même un canevas de septembre que je... <rire> <rire> C'est la même émission, ça. Ça semble que je a i déjà vu quelque part. Non, ce n'est pas la même émission parce que、euh, j'ai la preuve, je n'avais pas Malakesh à, à cette époque-là. t o n m tu voulais peut-être dans le futur. Je vois que c'était encore, là, une projection de, bon. On vient d'entendre, il y a de cela,、euh, ma foi, pratiquement, h、euh, huit minutes, la formation polonaise Vader et la pièce Breath of the Centuries que l'on retrouve sur un album assez étrange qui porte le nom de Kingdom. En fait, je dis étrange parce que dans plusieurs discographies de, de, de Vader, il n'apparaît même pas. Euh, ce serait-il un bootleg? C'est pas un bootleg. En fait, il y a. Je dirais qu'il y a vraiment trois pièces proprement dites là, qui sont. Appelons-la studio original. Et les autres, ce sont tous des espèces de remixes, de remake assez bizarroïdes. Aller jusqu'à avoir des trucs quasi électro là-dessus. Pour Vader. Ouais, ouais, ouais, tout、ah. à fait. Et,、euh... Bande de cornichons. J'ai été très、euh, surpris. Je ne connaissais pas l'album lorsque j'ai les p r i s chez Metal Punk. Hein? P Pete! p e b l i t é Metal Punk, oui. <rire>、euh, non, je l'ai acheté chez, chez Pierre, effectivement. Je ne connaissais pas cet album-là. Je me suis dit, bon, ben. Puis il me payait quasiment pour l e p r e n d r e Je me i s o u i mais c'est tout le temps ça avec Pierre. C'est, oh, regarde, je vais a l l e u Chanel de Venom. Prends-les, prends-les.、Oh, OK, c'est correct. <rire> non, non, c'est l'inverse. Ah, Pierre, t'as un beau chandail de Venom. Comment tu me donnes pour que je l'achète? <rire> non, Pierre a un grand cœur, mais pas ce point-là. <rire>、euh, donc,、euh, j'ai été très étonné de, d é c o u t e r en fait, la pièce qu'on a entendue qui est Breath of the Centuries, c'est très bon. Les autres,、euh, servaient quasiment des bouts,、euh, trip-up. Eh. C'est particulier. o u i j u s t e a v a n t nous avions Legion of the Dam, que tu aimes b i e n t o i aussi. Bien sûr. Et la pièce、the、Sound of Jackal. Ben, ils sont d e n s pour un autre, là, depuis 2007, ils n en ont pas fait, là. Euh, euh... ben, il y en a un autre qui s'en vient. Oh. Oui. Euh, donc, euh, la pièce Sounds of the Jackal, qui est tirée du, l'album e L'album éponyme. Voilà. Qui est parue en 2007 sur Massacre Record, juste auparavant n o u s avions Slayer. La pièce Conspiracy, que l'on retrouve sur Christ Illusion, l'avant-dernier album, de cette formation mythique du trash metal américain, qui est parue en 2007 sur American Exodus, c et s la pièce Hammer of Life, que l'on retrouve sur la dernière apparition de cette formation. Elle aussi, on pourrait dire, peut-être pas mythique, mais emblématique pour le moins. L'album étant Exhibit B, d e Human Condition, qui, c'est é r a n g e m e n t il n'a pas vraiment nécessairement une excellente carte, ce t album-là, mais plus je l'écoute, pis je le trouve bon. Ben, je l'ai pas entendu encore, je n'ai Non. T'as même pas écouté ce que j'ai passé tout à l'heure, Ben oui, cette chanson-là, oui, on sait que c'est... Bon, ben, chante-moi là-dedans, on va voir. Eh, c'est en plein, ça, il a vraiment écouté. Non, on sait que c'est, on sait, on sait que c'est Exodus, là, y a pas de problème avec ça. Ouais. e n j'ai même pas entendu Exhibit A, finalement, fait que... Il est supérieur, celui-ci. Je pense que c'est le、B. dernier d'Exodus, de, de, de, j'ai entendu, c'est Tempo of the Dam ou quelque chose.、Ah, OK. Crois, donc,、euh, ça, donc, ça monte à deux, année, 2005. 2006, ou deux, je pense. 2006. Ouais. Euh, donc, euh, Exhibit B de Human Condition, qui est un album sensiblement au niveau de la longueur, peut-être même un petit peu plus long qu'Exhibit、euh, qu A.、Euh, c'est des pièces, en fait, celle-là, 3 et 31, c'était la plus courte de l'album. Les autres sont tout en général autour de 5-6 minutes. C'est paru sur Nuclear Blast Testament auparavant et la,、euh, la pièce The Evil Has Landed que l'on retrouve sur de, pardon, la dernière parution, encore une fois, de Formation of Damnation 2008 sur Nuclear Blast. Et nous avions ouvert avec Overkill, la pièce i n v e i n que l'on retrouve sur, encore une fois, la dernière parution de cette formation, Iron Band, qui est paru cette année en 2010 sur Eat Want Music.、Euh, Jeff devrait se joindre à nous, j'imagine, d'ici 11 heures. D'ici 11 heures. Après 11 heures, ça sera trop tard. Euh, bon, ce sera son problème. Mais en fait, on s'est parlé,、euh, parlé vendredi dernier.、Euh, on s'est envoyé quelques courriels. Il m'a même envoyé ses choix musicaux. Donc, je présume qu'il va donner la peine de venir.、Euh, mais il m'avait dit qu'il n'arriverait probablement pas avant 8h30. Donc, il est en retard de 12 minutes. Mais toi, Sinistros, e tu as des,、euh, des albums que tu nous, à nous présenter ce soir, encore、Bien. une fois. Ben oui, ben oui, ben oui.、Euh, J'ai le dernier album de Acid Witch qui s'appelle s t o n e Euh, c'est sorti,、euh, plutôt, ben, plutôt, Plutôt ce soir, tu vois. Plutôt ce soir, très très de bonheur, oui, c'est cela. <rire> c'est sorti en 2010, il y a, il y a quelques semaines à peine. C'est sorti sur AirLedBangers. C'est sorti en 2010, il y a quelques années. Il y, y, y a quelques <rire> années à peine. À l'époque, vous voyez. <rire> tu sais nous autres, on connaît ça le temps, il n'y a pas de problème.、Oh、ben ouais, ben ouais. On dirait que c'est sur pause quand on s'en v i e n t à réanimation. On dit septembre, <rire> septembre 2010. Oui,、euh, mais ça, ça aurait l'avantage, Sinistros, que si on est sur pause, à toutes les émissions de réanimation, il y a、mm. deux, an, deux heures par semaine où ce on ne vieillit pas. C'est cool, ça. Celui-là, i est sorti en septembre 2010 d'abord, il y a quelques années, c'est ça? C'est ça. Bon, on règle le problème. Mais tu as passé déjà du acid w i c h Oui, j'avais passé.、Euh, Euh, Witch t a n i c Hallucinations qui é t a i t p a r u l'année dernière.、Euh, Dis-moi, reprends-moi si je me trompe. C'est une espèce、là. de d o o m un peu psychédélique. Exact, c'est、euh, ça.、Hein? Tu e、oui. n t e n d s quasiment le chaudron bouillir. Là.、Okay. Ça, c'est le même, à peu près le même principe.、Euh, la production est même nettement supérieure à l'autre avant.、Okay. Puis、euh, c'est du bon. Doom, doom and roll. C'est、okay. cool. C'est vraiment e u c e l l e n t Donc, tu nous présentes、euh, cinq pièces ce soir. Oui, puis ça, cet album-là, il est disponible en vinyle. Cool. Oui, puis ils ont mis un die-cut dedans.、Okay. Un, un gros, gros die-cut avec l e s p è c e de sorcière avec un paquet de、euh, c i t r o u i l l e C'est vraiment g r o s e C'est vraiment t r i p p a n t C'est le fun. Puis le, le vinyle, il est tout marbré,、euh, une espèce de couleur un peu.、Euh, Comme l'intérieur de ce qu'il y a dans un c h a u d r o n de sorcière. En plein, ça. C'est、ah. le même principe. C'est bien, ça. Puis on retrouve encore la fameuse sorcière sur le, le, le front cover.、Euh, C'est le fun. J'aime bien le、euh, trip, Assez doué, je suis curieux de le découvrir à l'instant. Ben. ben, il est excellent, cet album-là. Il va se retrouver dans le top 10 de, de b dans, dans, dans le top, 2000. Dans le top 2000, peut-être, oui. e s t 2006. o u i il y a quelques années, c'est ça. <rire> o n écoute ça immédiatement. OK, allons-y avec、euh, la, la pièce Satanic Fate sur l'album Stone de 2010. Go! religion, bases its ritual today upon a mocking parody of its arch enemy, the Christian Church. The Mass is pronounced backwards and an altar formed by the belly and breasts of a naked woman. There could be no greater offense to God than such a profanation. There could be no greater offense to God than such a profanation. There could be no greater offense to God than such a profanation.、No、such a profanation where sex is considered the most characteristic sin in Christendom. Viewed from the precincts of the occult, this obscene profanation becomes a formalized ceremonial, the religious observances of the children of Satan, expressing an undying faith in their old religion. And they're not maniacs. They are men and women who live among us, whom we know and like, people we confide in, yarn to over a beer. There are people striking back at the world of technology through the timeless magic of witchcraft. Children of Satan. Children of Satan. Children of Satan. Children of Satan. Children of Satan. Children of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 Il se lance en politique dans les années 50, ce qui lui ouvre les portes de la Chambre des représentants de l'Ohio sous l'étiquette démocrate. La guerre de sécession le confirme comme violent adversaire du président Abraham Lincoln. On le considère même comme un pilier de la faction des Copperheads, ces nordistes pacifistes qui, selon les républicains, souhaitent la victoire du Sud. Vallandigham occupe l'avant-scène des revendications. Ses critiques acerbes frôlent la haute trahison. Ce qui lui vaut d'être arrêté le 5 mai 1863. Condamné à deux ans de forteresse, peine commuée ensuite en bannissement, il finit par se réfugier à Windsor, en Ontario. Après la guerre, il retrouve sa profession d'avocat à Lebanon, en Ohio. Quelques années plus tard, soirée du 16 juin 1871, Maître Valandigam discute avec quelques confrères dans sa chambre d'hôtel. Demain, Les avocats doivent assurer la défense du dénommé Thomas McGeehan, accusé du meurtre par arme à feu du dénommé Tom Myers au cours d'une rixe qui aurait mal tourné dans un bistrot de la ville. Valendigam est persuadé que Tom Myers s'est en fait malencontreusement tué lui-même en voulant sortir un revolver de sa poche pendant qu'il se remettait debout, probablement après avoir été projeté à terre dans la bagarre. C'est autour de ce scénario Qu'il veut donc monter l'argumentation de la défense. Professionnel jusqu'au bout des doigts, l'avocat prend un des deux pistolets qu'il avait posé sur s son bureau et mime la scène pour convaincre ses confrères de la recevabilité de son hypothèse. Il mime si bien la scène que le coup part, car des deux pistolets, un seul était chargé et c'est malheureusement celui qu'il venait de prendre par erreur. Le lendemain 17 juin, il meurt de ses blessures Alors que ses confrères parviennent à persuader les jurés que l'hypothèse de feu Maître Valendigam est tout à fait pertinente. L'accusé, Thomas McGeehan, a est acquitté par le tribunal et remis de suite en liberté. Liberté dont, espérons-le, il profita pour se rendre au cimetière Woodland de Dayton et y fleurir la tombe de son défenseur, Maître Valendigam, dévoué à la cause de son client au-delà même du raisonnable.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 21h07, et, et en temps normal, nous viendrions à peine de commencer. Mais.、Ah, on n'a pas commencé encore? Bien, c'est parce que ça fait déjà 1h07-8 minutes maintenant qu'on a commencé. Pauvre cloche. Je sais, je sais. On vient d'entendre tout juste avant la c a p s u l e de M. Ollery. On a entendu、euh, Acid Witch avec、euh, le dernier album Stoned euh, paru euh, plus tôt c est, c est, ces dernières années. c é t t ça. Sur、euh, Hell at Bangers Records, on a entendu、euh, Whispers in the Dark, Live Forever, Trick or Treat, Witchfinder Finder et Satanic Fate. Moi, j'ai trouvé ça cool. Oh, c'est très bon, c'est、ouais, excellent. C'est un bon album. Il, il est à la de hauteur、ça. de, de Witchtanic Hallucination. Paru ben, je ne pourrais pas te、euh, le dire, je m'en rappelle、ouais. plus assez, mais ça, j'ai trouvé j'ai bien aimé ça, ça me fait penser un Ce peu. Ce qui est intéressant,、euh, c'est le vinyle. C'est、ouais. vraiment le, le, le retour du, du, du super vinyle, fin années 70, début 80, là, avec les, les die cuts. Oui, les babelles, les garnettes.、Oh, ouais, c'est vraiment、euh, cool aussi.、Ouais, c'est、cool. une, une belle révélation. Parce qu'il y a un mix de doom, p u un mix de, de plus punk un peu sur l'album, puis il y a du un peu、euh, bien, industriel. Le petit fond industriel, oui. J'ai bien aimé ça. Et、eh、oui, il est arrivé, la bête humaine, Jeff Hull. Bonjour, messieurs. Bonsoir, c o n dit à c t e u r l à Jeff.、Oh, ben, je ne sais plus. Là. Non. Dans le studio, on ne voit rien. Tout e s placardé. Oui, c'est activé. Même la fenêtre、en、derrière fait, toi. En fait, Probablement qu'on a passé placardé parce qu'il n a plus rentré.、Ouais, c'est vrai, ça.、Euh, <rire> si je ne rentrais pas, tu savais que c'était la, la pendaison. <rire> la bastonnade. La bastonnade.、Ah. Comment baston, ça va, Jeff、baston. Ça va très bien. Oui, Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. bien、ouais, on, on hiberne dans notre, dans notre grotte. Tout à fait. Bon, je suis d'accord avec toi. Si j'avais le choix, j'y bernerais moi aussi. Oui. Mais malheureusement, hé, il, Mais faut ce il faut sortir. Mais j'ai décidé de sortir pour venir au moins finir l'année avec vous autres. Bien, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée, s t a u t en plus qu'on avait trois heures ce soir pour、euh, clore cette dernière、euh, émission de réanimation. Et. Le fait que tu te joignes à nous, bien, ça va faire une émission qui va être encore plus poche. o、oh, u a i c'est ça, je mon de la vie. Une émission plus place encore. <rire> on va, mettre, ben, ça, on ça va, ça va être... mettre ça plus croustillant. Ouais, ça va être grosse. Là, on mais... va avoir un front commun, moi, pis.、Euh, ouais, c'est ce qu'il avait déjà. annoncé. Là, il y a、annoncé. des fois, il y a des alliances ben, maudites qui se font. Ouais,、on、il l'avait déjà annoncé la semaine passée, celle-là.、Ouais, e euh, me met avec Sinistros e pour、euh, renverser le gouvernement ici, qui est toi-même. D'accord. Bon, Mais. Vous avez encore,、euh, deux heures, ben, une heure cinquante m i n u t e s pour le faire. Le plan n'est pas fait encore, il faut conspirer. Oui, ben, conspirer <rire> et conspirer très fortement parce que je v o i s venir de loin. Jeff, e u t'es venu pour nous présenter toi aussi tes choix musicaux qui sont, semble-t-il, n s tous de cru 2010. C'est tout, ben, oui, c'est tout 2010,、euh, vu qu'on faisait la fin d'année, puis je serais peut-être pas là au début de l'année. Ah, o u On verra, on verra, avoir, mais, mais là, je voulais faire comme une espèce de ré rétrospection. De rétrospection.、Un、rétrospection.、Ouais. Ouais, c'est un euh, beau, euh, beau mot. Je s t un mélange de très beau rétrospection. Très bien. u n inspective. C'est u n inspective, <rire> c'est ça. Fait qu'on va entendre du Soulfly, le dernier Soulfly, très bon. Oui. Forbidden, le retour de Forbidden,、euh, oui. que j'ai vu en spectacle. Euh, Exodus, euh, sur le même album que, que tu as fait jouer précédemment. Oui.、Mm -hmm. Tripticon. Excellent. Qui est、euh, ma révélation de ce s p e c t a c e Alors, tu es Tripticon. Tripticon. <rire> <Ouais. rire> c'est une、euh, révélation. Que j'ai vue n spectacle aussi avec、euh, 1349. Oui, mais,、ouais, mais j'aimerais ça que tu nous en parles un petit peu du spectacle de, de Tripticon. Bien, je te dirais que j'ai été agré... Agré... agréablement Agréable. surpris. OK. Non, non, vraiment,、euh, c'est、euh, un peu、euh, où ce que Celtic Frost l'avait laissé avec l'album、euh, Monoïste. Mono Monothéiste. Monothéiste. Monothéiste. p i s、euh, c'est dans le même ventre, mais c'est plus le stock、euh, à Warrior.、Okay. Là, mais, mais côté. C'est très Doom, mais é v a i l Mais pas Doom plate. Là, non, que, non, mais、euh, on connaît bien l'album. Mais... Moi, je ne suis pas un gros fan de gros Doom. Là,、okay. euh, genre, tu t'endors.、Ouais, un style, un beat de Snare aux 16 mesures.、Là. Ouais, il y, y, y a, a, a bien des bandes de Doom que je n'aime pas, mais on peut dire. Il y a un côté doux, mais très éveil, très malsain. OK,、Je、oui,、dirais. effectivement. Puis, regarde, pendant、mm -hmm. le show, là, Tom Warrior nous a parlé une fois. Ah, o u i Il ouais, dit, Go de m o n t r e a l Là, il a parlé qu'il y avait, le 25 ans, il avait fait le World War III、mm -hmm. avec Voivod. m a moi, j'ai rien vu le vidéo Procreation of the Wicked p u i s s a c r é f i c e Ah, ouais, ouais, r e h a r d e C'est méchant parce que c'est plus loud,、ah. plus slow. Ah, Il fait des pièces de Frost. Il en wow, wow, ouais, y en a okay. deux. Oui, il y、okay. en a deux. C'est ça. Je ne me rappelle pas d a u t r e s mais、euh, je pourrais le demander à mes partenaires qui étaient là. Euh, soit, euh, je pense que c'est Joel w t r o l je ne suis pas sûr. Mais... Non, ce n'était pas ça.、Euh, mais en tout cas, regarde, c'est très bon. C'est très.、Euh, très, très il y, y a un côté、euh, malsain, noir, malsain. Mais visuellement. b e n là, premièrement, quand tu vois la face à Tom Warrior, là, avec ses, ses beurres à c e n t a u r des yeux, b e n genre un peu avec.、Euh, un peu à la coulissante. À la c o u l i s s a n t là. Je ne sais pas si tu as vu des photos. Ouais, ouais, show, ouais.、Euh, p i s tu sais, c'est pesant. Il rit pas, là. Il rit pas pour rien, là, tu sais. p i s son bande. Le、bon. métal, ce s t pas fait pour rire non plus. Non,、là. non, m a i ça dépend, là. Tu sais, j u i ça dépend des bandes. Aaron Maiden, lui, il va sauter partout, mais lui, il. C'est genre, niaise-moi pas. Comme ambiance, comme vibe, c'est bon. Puis l e band est. C'est bon. Mais c'est plus dans l o r d C'est pas rapide à tout cas. Il y a des bonnes t u n e s rapides, comme celle que je vais faire jouer, Thousand Lies. Effectivement, c'est v r a i m e n t la plus rapide de l'album, d'ailleurs. Ouais, mais n'empêche que. Moi, j'ai trouvé ça très bon. J'aurais pu dire, c'est du Doom c'est plate. Mais c'est du Doom h e a v é Quand même rythmé. OK. Ben, en tout cas, nous autres, l'album nous a bien plu. Là. Non, il va、aussi. rentrer dans le, dans le gros, gros top.、Euh. Tout à fait. Puis là, dans Qu'est-ce que je vais faire jouer Il y a Fear Factory. Très bon, d o n i e r Album. Bon. Très bon. Oui, b e n regarde, moi, j'ai trouvé bon, mais c'est peut-être pas le meilleur album de. C'est pas mon meilleur, effectivement. Pour moi, le meilleur, c'est des Manufacturers.、Okay. Mais Mechanize d est très bon.、Oh, il est Gene bon. o g l e n n fait la job. Byron s t r o u d h c'est、oui, vraiment la job. e job, mais tu s a s、ouais. je veux dire, c'est、si、un côté bon. C'est un peu redondant. Si、ouais, ouais. c'est du Free Factory, fait là, ça, fait comme, là, ça fait comme 15 ans. Depuis 93, ça marche.、Là. 91. 11. fait que là, on connaît la formule un peu. t u i t Puis là, c'est le retour de Dino Cavarez. Dino Cavarez qu que... qui est revenu, ouais. Il y a Forbidden j'ai vu en show aussi. J'ai passé l'album il y a quoi, il y a trois semaines?、À、Forbidden. Peu près. Ouais. Pis,、euh, en tout cas,、euh, ça, c'était bon.、Euh, malgré que le chanteur euh, Ross. Euh, Il n'a pas eu la voix de 20 ans. o a i s Vu 20 ans, il était capable de faire des screams, des h i g h p i t c h e hauts, longtemps. Là, c'est nébuleux b a r b o u c e Non, mais on va lui donner le bénéfice. Ben, écoute. Mais là, il y a de l'air d'un vieux. Il a e l'air d vieux. l e r i e Le fils de Grizzly a d t t a i d e n gros barbu. Le gros barbu, lourdeau. d m a Il était t o u t et gras, là. o a i s Non, c'est bon quand même. Le van est très bon. Ils ont fait des très bonnes tunes. Regarde, là-dessus, moi, je suis bien content. Mais、euh, quand ils ont fait、euh, twist, twist into Form, entre autres,、euh, là, je dis Watch a l l e r je dis Ton cri, t'es m a il il l a Il n'y a plus qu'à réagir. d a Il n'a pas fait, ou bien, il fait des p a u s e s avec le micro comme Il commence le cri, puis、euh, il l'éloigne de l'un f a d e o u t、ouais. Disons qu'il fait tout pour s'en sauver. Là.、Ouais. Il y a des cris qu'il fait, mais moins longtemps, ben, moins fort. Il faut que tu s'adaptes, Ben là, c'est. Le beau temps est passé. Exactement. b e n là, on va y aller avec Soulfly, que、euh, j'ai déjà vu en spectacle, mais ça fait fort longtemps. b e n moi, ça, en ce qui me concerne, Soulfly, on, ben, pour moi, je n'étais pas un fan de Soulfly, je trouvais ça correct, mais avec cet album-là, ont recréé un intérêt pour la bande. b e n moi, j'ai toujours aimé ça, Soulfly. Il faut toujours penser que vers la fin des albums, là, ça tombe musique du monde. Oui. Tu sais, là, il faut que tu. Faut que tu prennes juste les, les six premières pièces pour ouais, faire、absolument. une idée.、Nous. oui absolument fait que、euh, Puis après ça, j'ai un autre set, mais on en reparlera.、Euh, j'ai un autre、euh, un a u t r e bloc enfin, entre... un autre tantôt. e s t un autre tantôt a u Un autre tantôt. Bon, allons-y avec Soulfly Rise of the Fallen. Go! Qu'on recommençait avec le 10 janvier. Doug, qu'est-ce que tu fais là? Bien, j'essaie de rendre hommage à tous nos chroniqueurs. Moi, je les ai toutes faites en sculpture de sable. g a u d r e y Alex, Maxime, Émilie, Stéphanie, Simon, François, Kiwan. Check ça, je nous ai faites nous autres. Wow! Bouge pas! Qu'est-ce qu'il y a? Toujours rêver de m'assir sur ta face. Assemblage de q u i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 21h45, nous sommes de retour après cette première présentation de The Beast, Jeff.、Euh, Qu'est-ce qu'on vient d'entendre, mon cher? b e n là, la dernière pièce qu'on a entendue, c'est f e a r Factory,、euh, la pièce Mechanize, de l'album Mechanize. Quel bon album. Puis,、euh, oui, a s j'ai trouvé ça bien comme album. T'as d i t dit pas que c'est comme le, le, le best, le meilleur, meilleur des, des f e a r Factory. Le show était très bon aussi. Hein? Le show était très bon cet été. Ah, tu les as vus à é v y Montreal? Oui, c'était vraiment bon. Moi, la dernière fois que j'ai vu Fair Factory, j'ai été déçu. Le chanteur avait de la misère à faire ses voix, ses voix clean. OK, bien là, en fait, il n'avait p a, a、si、l'air d'être en forme.、Là. Ça, je les avais vus quand tu f a i t longtemps parce que、euh, Décapité t o d avait joué avec s u f o c a t i o n Oui, on sait que Factory, Decapitated... que ça fait au moins trois ans,、ouais. en tout cas. Avant ça, on a entendu t r i p t y c o n la formation de Tom Warrior,、mm -hmm. avec la pièce a Thousand Lies. De l'album Eparistere、euh, de Demon. C'est bien ça, mon cher ami?、Euh, Demoness. Demoness. C est, c est, ça parle du démon. Du quoi, du genre, là, oui.、Euh, Exodus a suivi avant, avec des ballades. A, a suivi avant. A suivi avant,、ah, ouais. C'est bon, oui. On recule en avant, nous autres. C'est <rire>、ouais. so、back to the future. The b a l l a d of Leonard and Charles. L'album e Exhibit Be the Human Condition. Euh, que Alain Lefebvre est un peu、euh, dur envers cet album. Ouais, il l'aime pas vraiment. Je, je l'ai entendu、euh, il, y a, il y a deux semaines à son émission du vendredi. Et,、mm -hmm. Il avait bien aimé Soulfly, euh, mais euh, disons que Exodus il avait trouvé ça comme correct. Mais je mais, pense, pense qu'il a fait jouer la même pièce. C'est possible, dit, je mais possible. je sais qu'il l'aime pas vraiment. Il est déçu par rapport à XBT. h i i Mais comme je disais tout à l'heure à Sinistros, moi au début, j é t a i s Ben, vous trouvez ça très b i n b à force de l'écouter,、ouais, j'embarque dedans, a v a n t ça, c'est For,、uh, Forbidden avec Forsaken at the Gate, de l'album Omega Waves.、Euh, tout ça, c'est paru cette année, évidemment.、Mm -hmm. J'ai vu le show de Forbidden, comme on avait parlé avant.、Euh, et en ouverture de bloc, c'était Soulfly avec Rise of. Of the Fallen de l'album la, Omen. Très, très bon album. Quelle ben, pièce! Moi, j'aime bien ça, Soulfly. Fait que, ben, moi, ça m a réconciliait é qu'eux autres. Cette pièce-là est vraiment très hot. Mais、ouais. je te dirais que dirais Bon riff de guide. Sur、oh, l'album, il y a un, un DVD qu'ils ont fait au ouais, f u l l Force、ouais. Festival, je pense en Allemagne. C'est très bon. C'est un gros festival, là, une grosse patente.、Mm -hmm. euh, C'était ça pour mes blocs. e、euh, u Pas, on... pas tes blocs, ton bloc. Il en、Mon、reste un、bloc. autre. Ah oui, il m'en reste un autre.、Ouais, ouais. euh, allez-vous-en pas, là. Symphorien, ça commence fin de g n z a r C'est vrai, <rire> c'est vrai. Symphorien. T'es au courant de ça, moi aussi. Puis,、euh, j'aimerais bien pas, pas le manquer tous tes soirs, mais bon. Oh, ben, je le regarde souvent.、Là. Euh, o u h Prise 2. Prise 2. o u a Là, après, c'est brillant, mais là, le rendu brillant, j'ai mon voyage. Les、voilà, brillants, ça allume pas fort.、Là. Non, non, s a i n t f g n è s Agnès, ça. i c'est un e t a b l i s h m e n t Dans C'est un establishment, mais mais le, là. Le, le bout drôle, c'est <rire> Beau Lac. Le chef de la police, là, ben... Beau Lac.、T'sais? Puis là, t'as mon FM r r è qui compte des histoires tout croches. Ah non, mais tu regardes ça, mais tu vois que les décors, c'est qu'étain à côté.、Euh, ben, il f e r m a n t toutes les deux branches du même bord. T'as quand même très bon pis u c'est le non, fun à regarder. Ben, il faut avoir vu ça dans le temps. Ben oui, il faut comprendre, c'est ça. En、ouais. télémétropole. Ben, encore là, c é t t je pense, c'est l'émission préférée d'Alain, ça. Non, on a des débats, lui et moi, longtemps là-dessus. <rire> il est pas capable d'écouter ça. Ben, moi non plus. Ben, ben vrai, vrai, moi, j'aime ça, j'ai les coffrets chez、tu、lui.、Vrai? Ben oui. Les coffrets de Saint-Faurier? Ben oui. Après, je m'en vais chez vous, mais écoutez ça. <rire> <rire> enfin, moi, une bonne tisane. Une, une bonne tisane, me passer des pantoufles. Puis... Une petite camomille.、Hey, on voudrait souligner, moi, je voudrais souligner la fête à Dominique n a u Il nous écoute en ce moment. En tout cas, j'espère qu'il nous écoute. Il m'a bien dit qu'il nous écoutait.、Euh, au pire, tu nous appelleras Dominique. o u i s s'il nous écoute vraiment. S'il si ne nous écoute pas, il va manquer de quoi de bon. Bon. Il a un beau 42 ans. C'est sa fête aujourd'hui. Bonne, bonne fête, fête Dominique. Dominique. Bon, OK. On peut dire que tu es un rock bonhomme. <rire> qui p e i g u e la r o b n e La rock bonhomme m t e La rock bonhomme m t e oui. Comment ça va être du v e i l l e de gris, là?、Et、Dominique, en fait, qui est ton guitariste dans、euh, La Majesté Audi. Oui, qui est anciennement le guitariste d'Exotoxic. De qui jouait ben, Qui a fait, déjà joué retrouvé... avec les rectangles en tant que drummer. C'est-tu vrai?、Euh, non, pas les rectangles, les,、euh, les Meteor 77. Ah. C'était toute une aventure, ça, il m e t t a i 77 en passant. Ben, ça m'a surpris. J'ai déjà v u q u e ç a q u e Martyr. e、euh, euh, v o u s croire que c é t a i t pas mes meilleurs moments. là. Mais non, non, c'était drôle.、Là. Ce qui veut dire qu'avec Fuck de Middle East, il a retrouvé son ancien drameur. Exactement. Ben,、ouais. On u i o a retrouvé le, le, le, le, la bonne vieille garde. Bon. Là, vous avez un, un frontman comme vocal, je pense.、Hein? Un lead vocal, c'est ce que tu h e i n Avez-vous un lead vocal maintenant? Non, non, c'est Dominique C'est encore il... Dominique, mais il y avait été question, Manny, je pense, vous y en trouvez un, j e sais pas trop. Ouais, mais ça, c'est d'un début. Mais、okay. on, on, quand on a vu que Dominique était, était très bon, fait à la job. OK, f a t que fait encore un trio. Oui, puis ça fait la job. Moi, je te、okay. dirais, écoute, on est bien satisfait de même. Puis、euh, Dominique, c'est comme notre diva. Ah. ah oui?、Ouais. Là, vous jouez quand la prochaine fois? Bien là, de, de prévu, on va sûrement avoir des shows au mois de février, mars, mais on, de, de sûr, on a. Imagine-toi donc, on s'en va à Winnipeg. On joue le 26 mars à Winnipeg. Qui, qui m'a dit ça? Et on va jouer avec Nuclear Assault. C'est vrai, e a u je vais pas dire ça. C'est toi qui m'a s dit ça vendredi passé, ben oui. Fait qu'Immane, toi, on joue. Tu joues avec Dan Lelker. C'est ça. Peut-être qu'il va où Il me d i e on sait pas, on v e r u a e s t En tout cas, on va. c u seras à cause, hein? Ouais. Fait que là, on va là en avion. Puis c'est un festival sur deux jours. OK. Puis l'autre journée avant, il y a Three Inches of Blood. Puis. Mais c'est arrivé comment, Jeff, ce booking-là? Ah, c'est parce que. Ben, tu a s T'as pleuré à quelqu'un? Ouais. Fait que je connais le promoteur de ça, pis u、euh, T'as dit, il te restera pas avec les 20 a s Il a t qu'il allait avoir Martin cette année, p ça, ça peut pas, pas, pas, pas, pas marcher. Il voulait Martin avec v a i d mais ça a pas marché à cause que Vaivod va être en Amérique du Sud dans ce temps-là. o、okay. k Fait que j'ai, pis là, j'ai comme lancé l'idée.、Euh, j e d i s ben, t sais, j e p r o p o s e j e l u i d i s ça t'intéresserait-tu un hommage à SOD? Ah oui, il dit. Il dit, il dit ça pas, il dit le monde aime ça, là. Ben, les old school. Puis,、euh, bon, il y a pas qu personne y... qui aime pas ça. <rire> Exactement.、Ouais. t u joues avec, euh, avec euh, Nuclear Assault. Nuclear en fait, Assault. Ça va, ça、ouais. va c e u t e r dans le domaine. Avec le、cool. euh, Baseball Original.、Ouais. e <rire> x、ouais, Ben, v a peut-être perdre ma job, mais c'est pas v r i Ben, j'en doute. Ben, fait écoute, ben, on... pour la fête à Dominique Knoll. Ouais.、Euh, on va faire jouer Sodom Nuclear Winter. En、ouais. son honneur, vu que、euh, c'est un amateur de Saddam, puis qu'il m'a demandé cette demande spéciale. À laquelle j'ai acquiescé avec grand plaisir. Maudit、ouais. têteux. Ben oui, mais <rire> Jeff. Non, non, mais, <rire> Jeff me demande, d l rend la salle. Pour la diva, on ferait ça, pas ça. <rire> pis, euh, euh, euh, ça t i r e r l'album. Satan nous a p p e、euh, l e r mon dôme vient de dire que t étais en poste. 376、euh, 51 83. Ouais. Donc, Saddam n u c l e a r Winter, qui est tiré de l'album Persecution Mania de 1985, c'est pour Dominique. Let's fucking go. Qu'on r e c o m m e n ç a i t avec le 10 janvier. Et... d o u qu'est-ce que tu fais là? b e n j'essaie de rendre hommage à tous nos chroniqueurs. Moi, je les ai toutes faites en sculpture de sable. Y'a Audrey, Alex, Maxime, Émilie, Stéphanie, Simon, François, k i w a n Check ça, je les ai faites nous autres. Wow! Bouge pas! Qu'est-ce qu'il y a? Toujours r ê v é de m'assir sur ta face. Assemblage requis.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 Vingt-deux heure heures pile. pile, pile, pile ou face, pile les deux. Ok. Et on vient d'entendre une、euh, pièce qui était,、euh, en fait,、euh, le... c'était l'offrande musicale、euh, de Jeff pour Dominique pour son anniversaire. Dominique Knoll qui nous a appelé, qui, qui a fait le s i n e de vie, puis qui ne voulait même pas me parler. Oui, <rire> mais i s é c o u t a i t i l ne v o u l a i t pas te parler Jeff. Ça, j je Ben oui, mais moi, j'suis, le, j'suis. je comprends ça. Moi, écoute bien. J'ai des、euh, émotions <rire> à fleur de peau. Écoute, je lui ai o f f i r t je lui ai dit veux-tu parler à Jeff Il dit non, je lui parle régulièrement. Non, non, pas tant que ça. Il me délaisse. Ha <rire> ha! <rire> Donc, c'est tout seul. C'était s o l o m et Claire Winter qui étaient pour Dominique.、Euh, Je vous parle un peu des spectacles qui sont à venir à l'extérieur parce que présentement, t r o i s v i è m État, dont un des dignes représentants, ici font la grève. b e Non, ils se passent à... on ne fait pas la grève. Non, non mais ils on... dorment au gaz. Vous euh, dormez euh, au gaz. Non, non, on, on <rire> prend ça relax, mais on va, on,、ouais. on va commencer au mois de février. Ça ne sert à rien de trop s'exciter、euh, dans, <rire> dans des moments impropices. <rire> Ah, Je f f a toujours le mot pour.、Euh... On va striker fort. En passant, on a, tu sais, on a annoncé nos dates de Metal Fest 2011. Oui, bien sûr. C'est le 14 et 15 octobre. Donc, on retourne.、Euh, bon, on revient à la même formule que l'année passée.、Oui, c'est pas quelques jours plus tôt que le dernier? Non, c'est pas mal dans le même.、Ouais. C'est le même genre, le même. Ça, c année, c'était quoi? C'était 15-16? Non, non, non, c'était à 15-16. Là, c'est 14-15.、Okay. Ah, bien, ouais. C'est ça. Parce que... C'est la même fin、ouais. de semaine, dans le fond. C'est ça. Ça, ça a bien été là.、Euh, As-tu on... l'impression que c'est mieux un peu plus tôt qu'au mois de novembre? On... Peut-être, oui. Je ne、ouais. sais pas. Peut-être octobre. t o u t es t recommencé.、Euh, bon, on, est, on est comme au milieu de l'automne. Ce n'est pas,、euh... pas encore super froid. o u as l o c t o b n e et le fou. Tu e s l a c t o b r e et l a f o Quoi qu'on n'a jamais eu un problème majeur avec ça, mais. Euh, bon, peut-être dans le temps où m c s Arts, il y avait eu une, une édition où il avait un、ouais. jeu un peu, mais le monde、ouais. s e s t présenté.、Là. Mais euh, sinon, euh, ça va être le 14-15. On va vous annoncer les, les bandes dans les prochains mois. s d a n Les prochains mois? Ben, prochain mois, o a n s les prochains six mois. Ah, ok, ouais. Ben, c'est mieux prochain mois que les prochaines années. o u i Quand tu te débattes sur p a n de p r o b l è t es drôle, tu es mon, mon sinistre, sinistre.、Oui. Hey, sinistre, sinistre. Oui. Non, mais t'es pas tanné de l'avoir dans tes parages. Oui, oui il y a v i n g années, c'est de -vous, vous avoir、ça? tous les deux, là. Non, non, mais là, C'est pas par choix, tu peux, là. Tu peux t'en aller, pis on va prendre le contrôle. <rire> o u i mais c'est parce qu'il faut、une、que ça g a s s e Une défection, un... tu ferais une défection. Ouais, ben, c'est parce que là, la façon que tu le dis là, ça pourrait être près à deux sens, là, mais, mais,、euh, non, c'est parce qu'il faut, Joe... Jeff, il faut、euh, que, Joe, ouais. Jeff, il faut qu'on, <rire> écoute-moi ben Joe, là. Joe90, qu'a trouvé d i Joe Manix. Faut que l'émission conserve un, serien, un, un, un sérieux,、ouais. un sérieux. n sérieux u o u i Un certain minimum de sérieux.、Ouais. Et de professionnalisme que les auditeurs n'auraient pas avec nous. d e u x c'est pour ça que t、ah, o n départ, ils e r a i t b o n C'est ça, les auditeurs, ils s'en foutent, là. c s ça a l'air, c'est quoi? o u a i mais tu, ça peux, va tu être peux bientôt faire 10 ans, là.、Ouais. au printemps, rémission, 10 ans. o、okay. k Ouais. Ouais.、Je、me rappelle que j'ai fait plusieurs années avec toi. Quatre ans. Quatre ans. Ouais, ouais.、Oh、oui. En fait, tu es réanimation, capable de taffer、euh, et que. Vice et vice-versa. On appelle、okay. ça faire、euh, l'armée. L'armée. Ce <rire> qui ne <rire> nous tue <rire> pas nous rend plus fort. Non, non, je n'ai pas eu 20 du temps. Jeff a l'impression de temps, mais en même temps, je ne suis pas plus. Ben, c'est ça. Une question de préoccupation,、euh... de, de, de traveling l et compagnie. Oui. Mais、euh, en fait, ça fait 11 ans que je fais de la radio. m a i s r é a n i m a t i o n a commencé en 2001. Donc.、Euh, ça, c'est ta détapsie, c'est ça? Exactement, avec Garman, oui.、Okay. Euh, ça n'a pas été tout à fait une année, je dirais peut-être dix, dix、okay. mois. Oui.、Euh, bref, donc, ça va être、euh, le, le gros.、Euh, le, comment il dit ça?、De、la grosse boum, la s u r b o u m La s u r b、voilà. ah. o u m o n va péter les plombs. Non. Bref, côté spectacle qui sont à venir à l'extérieur,、euh, et en l'occurrence à Montréal, le samedi. Faites demain... la. Ben, oui, je sais. <rire> mais <bon>. Ta gueule. <rire> ça me dit. Ça v o i r c'est quoi qui vient? Gamma Ray, c'est plate. C'est plate. Bon, bon Ça veut dire gamma. c e parce que toi, t'es trop poli, pense... toi. Ben Écoute, il faut, faut, faut bien en donner à, à toute notre clientèle. C'est sûr. Mais Gamma Ray sera en, compag... en compagnie <rire> de ta Eclipse e Ça en o m p a g n i e e d c Prophecy et d h e r o ï q u e Euh, c'est samedi le 29 janvier prochain à 20h. C'est au Café Campus. Il en coûtera 30 et 35 taxes incluses. Les billets sont disponibles à admission. Et le lendemain, soit le 30, ils seront à l'impériale de Québec. Hello, Vitez. Trenches of Blood, Holly Gray, le s y s t e m divine seront le vendredi 4 février prochain de 19h30 au, à le cercle. Je connais, le cercle connaît-tu ça, Jeff? C'est où ça?、Euh, Saint-Joseph-Est à Québec. Non, c'est une,、ah, une nouvelle salle de spectacle, je pense. Que,、ah, mais que, que je connais, je, je, je n'ai pas été encore. D'accord. Donc,、euh, il en coûtera 25 et 30、euh, plus taxes pour assister à LUVT's. C'est, comme je l'ai dit, vendredi 4 février. Et le lendemain, le 5, ils seront à le National, à Montréal. Raven, les potions 13, dimanche 13 février, au Petit Campus. The Side, Belphegor, Black Guard, Neuraxis, Pathology. c'est le 23 février, à 19h, euh, au Café Campus. Et,、euh, ne perdez pas de vue, chers amis, qu'il y a un nouvel album de n u r e x i s qui est en prévision de sortir le 15 février prochain, qui porte le renom de Hazelon. J'ai hâte de l'entendre. Moi, les n u r e x i s là, e s u Nuraxis v o n t v e n i r jouer avec,、euh Et on décide? Oui, oui. En fait,、euh, c'est une, une agréable coïncidence parce q u e décide aussi de sortir un o u v e l album le 15 février. Ah, bon. Qui portera le le nom, lui, de To Hell with God. Donc,、euh, ceci étant dit, les autres spectacles, on est rendus、euh, un petit ben, peu plus t a r Ben, il loin, accepte、là. au mois d'avril. i l a fait une troll au mois de février, r o t t i n g Christ. Mais là, cache. Oui, ça, ça va être.、Euh, Moi, pense que je pense qu'il va y avoir ça, là. Ça, c'est au mois de mars. On accepte effectivement Jeep, Jeff ben, au mois a v r i l Ils vont le laisser sortir une fois. Ben, ils vont ils y l l e r c t pas souvent, l e Permission spéciale. Oui, c'est ça. l collège des mar... médecins, ils veulent pas qu'ils sortent. Non, n o c'est contraire, Jeff. Le collège des médecins, ils veulent pas que je rentre. C'est ça. <rire> je peux faire n'importe quoi dehors tant que je rentre pas à l'intérieur. Il y a un cataclysme le 20 mars aussi, c e s t p u l t u r a Euh, au mois d'avril, et ainsi de suite, et p a t a t i e t p a t a t i ça s e r a i t une bonne idée, ça, le Collège des médecins, pourra faire un méchant ménage là-dedans? b e n moi, j'ai essayé d'en faire un, moi. b e n ça. Moi, je t'avais r ê i é à trouver des pivots. On pourrait travailler là-dessus.、Ah, ouais. euh, rentrer dans le Collège des médecins et faire un bon ménage, ça serait cool. Ça ne c e r a i t pas cher oui, ça pourrait、milieu. être pris comme une menace.、Hein. Tu penses-tu? Oui. Là, on a-tu des chansons? Fait qu'à la place, transforme t r a n s f o r m e l e en p r o m e s s e Pensez-vous qu'on、okay. peut mettre des chansons? Oui, on va en mettre à l'instant si tu. Laisse-le présenter. e、euh, n en fait, ce sont mes choix, mes derniers choix de 2010. On va entendre formation Cradle of Filth, mais en fait, ce sont tous des derniers albums de 2010. Je sais pas pour te faire la compétition,、euh, Démo Borgir gare... and Slave. On va commencer avec Malakesh. e、euh, l'album étant The Epic Genesis, la pièce d'ouverture qui goes off in a way. Excellent. Selon、pièce. moi, et en fait, moi, c'est une de mes meilleures pièces、mm -hmm. à vie. J'adore cette p i è c e l a l b u m est excellent. e、euh, écoute, quoi dire d'autre, Allons l'écouter. Immediately, Malakesh i e g o e s of Nineveh. Bien,、euh, je vois que trois heures ne seront pas suffisantes. d o n c on va faire. Euh, euh, je non, vais abréger. De toute façon, nous autres, quand on veut avoir un pouce, on prend toujours un p i u c e Ah, ça, c'est clair. c'est clair, clair, clair. Mais bon,、euh, effectivement, je vais abréger ce qui sont mes, mes choix, de, mes derniers choix d e 2010 Mais de toute façon, on va les retrouver la, à la rétrospective. Effectivement.、Euh. Donc, on vient d'entendre Malakesh et la pièce d'ouverture du merveilleux album The Epigenesis. La pièce attend Ghosts of Nineveh. Le, qui est paru sur n u c l e a r Blast,、euh, en fait,、euh, pff, il y a quelques mois. Bon, il n'y a pas plus que deux mois.、Là. Ah, non, non. Et、euh, c'est ainsi que je conclue la réanimation. Bonsoir, Hélène. Seul bail. Allez, allez tous vous faire foutre. m a i n t e n a n t Sinistro, c'est ton deuxième choix d'album de cette semaine. C'est le nouvel album de Keep of Carlson qui s'intitule Reptilian.、Euh, légèrement moins bon que l'autre avant, mais ce n'est pas grave, c'est toujours aussi excellent.、Euh, c'est sorti、euh, il y a quelques semaines sur Nuclear Blast. C'est un album que je l'ai bien aimé avec des pièces très longues. b e n e s t ce que je peux voir là. Ah oui,、oh, 738, 8 minutes cuck. Tu... Je ne connais pas、euh, ça, c'est、euh... du Farfadès. quoi. Keep of Kaisen, je ne connais pas. b e n je connais le nom. mais...、Ouais. Bon, Tu devrais te retrouver. C'est du Rende-dedans. là. Ouais. Ouais. ouais. Ça vient de où ça le... Nor... Norvège. OK. Des Norwégiens. Des Norwégiens. <rire> o Nor Ils Des Norwégiens. viennent de Norway. <rire> Euh, on va commencer avec la pièce Dragon Iconography. C'est tiré de Reptilian, paru il y a quelques semaines、euh, sur Nuclear Blast. a、hey, Allons-y. ç reste moins qu'en rester. a、ouais, Ça passe. Ma c'est presque fini. Eh、oui. On u i o vient d'entendre、euh, la dernière parution de Keep of Callison qui s'appelle Reptilian.、Euh, c'est paru en 2010 sur Nuclear Blast.、On、Super entend, bon.、Oh, clair.、Euh, on a entendu la pièce Judgment on a entendu The Awakening et la première Dragon Iconography.、Euh, L'album est tout comme ça. Excusez, c'est tout、euh, vraiment bon. Et、euh, Sinistros, l'année la, la, prochaine, parce qu'on tombe en 2011. Ça va rentrer dans le. J'imagine.、Ouais. Et tu vas reprendre aussi un peu la même formule de présentation, j'imagine. Oui, mais ça va être différent. Là, là C'était quelque chose que je testais, mettons, comme vers la fin de l'année. Ça fait quoi? Ça fait, ça fait deux mois que je le fais à peu près.、Ah, environ. Ben, à partir de 2011,、euh, ça va être en février parce qu'on va faire les, les, nos. La rétrospective. La rétrospective.、Ouais. Mais il va y avoir un texte, u、euh, n genre de, de, de. Un petit bio, Un parchemin. Tu v a lire un parchemin. <rire> un parchemin. <rire> ouais, un parchemin,、euh, c'est cela.、Euh, <rire> oye, oye, métalleux, métalleux. <rire> oye, oye. Écrit、euh, avec son s i n g Keep of k i l l s s i n e Nakir. Un mocassin. Mais qu'est-ce que c'est des mocassins? Keep of Mocassin. Bon, ça y est. Garde Allez, tes mocassins, garde tes mocassins. Ça, ça c'est du grand.、Euh, c'est du grand. Il faut bien mettre un peu d'humour dans cette. <rire> dans cette petite de émission. émission. Oui, je vais te réinviter, toi. Trois <rire> m o t Oui, je l'espère bien. <coughs> oui, mais avant longtemps. Il dit、euh... qu'il expire bien. Oui, c'est. <rire> Toi, tu vas inspirer pour de quoi? Je pensais avoir un allié, mais là, je pense que je vais.、Ah, J'aurais réussi à diviser, pour, le chaos. à diviser pour mieux régner. C'est、euh... le chaos. <rire> hey, Jeff,、euh, c'est à toi qu'incomble de faire la dernière section de réanimation. Oh, mon Dieu, je suis tout、euh, honoré. <rire> ben, Ken, je t'avais dit que tu aurais les honneurs, tu les as. Ben, on va y aller avec quelques affaires qui sont sorties、euh, encore en 2010 et des choses peut-être plus locales. Mais on va commencer avec、euh, un groupe allemand. Euh, des années 80, Accept, qui, euh, qui a sorti un nouvel album,、euh, qui s'appelle Blood Donation, sorti sur Nuclear Blast. Et la pièce qu'on va entendre, c'est la dernière pièce, mais je la trouve très bonne, c'est Bucket Full of Eight.、Euh, un album, à、euh, conseiller pour ceux qui aiment le, le, les, les, le genre à l'Accept, là, heavy metal des、on、années retrouve, 80. On retrouve Accept pas mal là-dedans, même ouais, si c'est pas la dernière. C'est quand, quand même mais actuel, mais le son、ouais. et tout. pis le n o u v e a u chanteur, c'est pas Udo, Bill、euh、Schneider. Ouais, c'est ça.、Euh Fait que, vu que tu m'as, c'est même toi qui m'as dit pourquoi qu'il qu pouvait pas chanter avec la c a moi, c'est l'entrevue de Wolf o f f m a n que j'ai vue, là. C'est une dit, question de label, là, De contrat, o u a i vraiment dit que, comme j'ai pu comprendre, parce que là, c'est pas bien clair que tu me dis, que, à cause qu'il n'aurait pas le droit de, de, de, De, de faire un album avec un, en tout cas. Son engagement de son label ne lui permettait pas d'aller faire avec un autre groupe sur un autre label. Je trouve ça un peu spécial, dans、oui. le sens. Ben, il y a des labels qui sont comme ça. ça o h regarde, on en a vu passer des choses.、Okay. Après ça, on va entendre s o n Offset, un groupe、euh, de Trois-Rivières, avec、euh, nul autre que Pierre-Luc、euh, Parquin à la guitare, euh, avec euh, Beat,、euh, M. Patrick Biliveau、euh, dit Beat. o oui. Oui oui, oui, oui, oui. Et、euh, d'autres comparses、euh, qui ont fait le lancement dernièrement au, rock, au Chic Rock Café Le Stage. Cabaret. Cabaret,、euh, nommé-le, nommé s、euh, euh, toilette chic. <rire> on u je sais pas en tout cas <rire> le, on va entendre ça, son offset. On les salue, justement, s'ils si, si nous écoutent. Absolument. Que, salut les,、euh, les, les, les Metalheads. Les, les metal Après ça, on va attendre Buffalo Theory Montreal. Ça, c'est le groupe des anciens gars de Go u Lunatic. Il Gary, il y a Pat Gordon là-dedans, puis、euh, euh, euh, le d r a m e u r le drameur. Voyons, je vais aller au bout de la langue, mais je vous le dirai un peu plus tard.、Ben、oui, il y a dans le s h o je vais vous sortir. Hein, Justement, Buffalo Theory ont joué avec, sur un show des Go u Lunatic. Go u Lunatic ont fait un show, genre, même pas retour, c'est comme un show de Noël. Euh, au Fouf. J'y étais. J'étais là、okay. pour、euh, les aider. Puis, avec、euh, les écorchés. Puis, il y avait,、euh, avait Arsenic33 qui ressemble un peu.、Euh, c'est、ouais, spécial. Une gang de ralliés. Ouais, ouais, c'est C'est drôle. Ces autres avec, je pense que c'était comme un comeback, une petite s h o l à i l y a ben i des gars qui jouent dans deux, trois bandes、ouais, dans le centre. Ouais, un ça. Ouais, c'est u n m i x a n Puis là, ils ramassaient des denrées non périssables pour. Des、euh, bonnes comptes. Les, les, les, les pauvres pauvres de Montréal. Les、là. pauvres de petits pauvres. Et après ça, on va entendre Dizzy Gott. Dizzy g o t Ah, Dizzy g o t ça c'est、euh, les deux frères Soutos. Deux frères Soutos qui ont fait un projet, comme,、euh, projet à part. C'est les gars d'Andonymous,、mm -hmm. e guitariste et bassman. Ils ont fait un projet, c'est plus、euh, rock stoner un peu. Ça fit avec Buffalo t e o r y o u a i t u vas voir avec ça. Accept, son offset, Buffalo t e o r y On va s'en aller vers un. Il, il, il, il, fait il, y un, ligne, il y a une ligne directrice. Un dans bloc dans conceptuel. Mon...、Euh, ça se peut pas dans de lui, là, ça. Moi,、ouais, mais après ça, là, le bloc, il déboule parce qu'on va faire jouer du Cataclysm. e、oh. Avec Poche、oh. de Venom, de l'album Evans Venom. Puis,、album. à la fin, fin du bloc, si on a le temps, on fait jouer Covadis, Obitus,、euh, qui était comme une tonne promo, qui était sur le 3e Metal Fest, compilation volume 10.、Euh, ça va être ça qui va être mon bloc. Parce que si on revient, on n'a pas le temps de vous parler. Ben là, au moins, je vous l'aurais dit. Ben, on p a r e ça right fucking now. Hey, mon j e f f il va falloir qu'on pense à dire、euh, les salutations des électeurs. Ben oui, à tous nos électeurs électrices de mon comté, je voudrais vous dire que、euh, là, on, en 2011, on va travailler fort pour vous autres. Contrairement pour... aux dix dernières années.、Euh, oui, ben là, on, vu les, les scandales de. de, de, de、euh, <rire> s scandales au provincial et surtout au municipal, il、ouais. faut watcher notre affaire. Effectivement. On, on vient d'entendre Buffalo Theory. Avec Green Line, Green Line de, du démo de 2010.、Euh, avant ça, c'était Son of Set, euh, Metalhead, de、euh, l'album Where's the Middlehead?、Euh, en t pre e premier lieu, on avait entendu Accept avec、euh, Bucket Full of Eight, l'album Blood Donation, qui est、euh, un de mes coups de cœur de cette année. fait que, ça que Là, il nous reste deux pièces, puis après ça, on, on s'en va. On s'en va. Fini pour 2010. Si on peut sortir les 17. Si on est、ben、capable. On ne sort pas, là. Et... Ça n'a pas de bar, ç On va、sens. faire une messe noire. Va、oh. -noir. oh, je vais te regarder de travers, effectivement. c e ça. o u t r e s bars.、Ah. <rire> hey, on n'entend rien dans les toilettes. Moi, non, il y a trop、non. de bruit. J'essaie de, de pisser au son de la chanson. Je n t e n d s absolument rien. p o u r ceux ah. qui ne savent pas, à l'UQTR,、euh, la radio, elle, elle est diffusée dans les toilettes. Oui. C'est déjà un.、Euh, Une première base pour le, le, notre public. Finalement, quand la musique est plate, ça fait chier. <rire> on sert à quelque、ouais. chose. Réunion、bon, est un excellent on... laxatif. Je suis bien content d'avoir fait l'émission avec vous. C'est partagé?、Années. En deux 2011, j'ai essayé de revenir quelques fois. Ben, ça fait pas rien qu'essayer, il fallait. Ben oui. Ben oui, mais là, je suis là. là. Garde, profite, <rire> profite du moment présent. Je vais profiter plutôt du moment tantôt. C'est ça, du、là. moment.、Euh? Il y a quelques années. <rire>、euh, <rire> on va y aller avec deux pièces de groupe québécois encore. Qui ont sorti des, des choses en 2010, soit Cataclysm avec Push de Venom. Ben, t o u b l i e、euh, s Dizzy g o t Ah, OK, il n'a pas joué Dizzy g o t n o、okay. n pas encore. Bon, en premier lieu, on va entendre Dizzy g o t、euh, projet des deux frères Souto de Anonymous, avec This Is for Rock. Vous allez comprendre、euh, pourquoi il appelle ça This Is for Rock.、Mm -hmm. euh, c'est indépendant, c'est、euh, l'album Dizzy g o t il、euh, faut croire.、Euh, après ça, on va entendre Cataclysm, Push de Venom, Evans Venom pour l'album. Et COVID-10 en fermeture avec Obitus. Ça, c'est moins sûr. COVID-10, c'est moins sûr. C'est moins sûr que la classe? a u a i s s Bon, ben là, c'est peut-être un. Peut-être que oui, peut-être que non. Ben, c'est ça. Sinistro, si on se retrouve en 2011. Le 11. Le 11 pour、euh, le, le 11 début de, 1, de la rétrospective. 1, le 11 de 1, du 11. Qui donne 44, finalement. 44, effectivement. <rire> <rire> Allez, merci, Jeff. Merci à vous autres, les boys. Puis、euh, à tous mes électeurs et tous les auditeurs. Euh, gardez le cap pour 2011. Soyez médecin. Tout、métal. à fait. Be a metalhead. On se retrouve pour la, la rétrospective. Sinistros, ça fait un plaisir de、oui, passer o n se, se revoit le 11 janvier pour、Tout、trois semaines de rétrospective. o n Ben oui. a u r On n'aura pas le choix. Regarde, j'ai commencé à faire mes listes. Puis,、euh, je déborde déjà de deux émissions. Puis, e n j'ai même pas vu Étienne encore. Non, euh, puis, euh, regarde, euh, ça, ça va faire comme notre,、euh, nos spéciales de best metal et compagnie. l'année passe être... une rétrospective assez,、euh, assez, volumineuse aussi. Ça avait été au moins sur trois émissions. Ouais, ouais, il me semble. cette ben, année, ça va être pareil. Ben, en deux millions, ça va être pareil.、Là. Minimalement.、Ouais. Donc,、euh, sur ce,、euh, merci d'avoir été là tout au long de l'année 2010. On a besoin de vous autres. C'est vous qui faites que Réanimation existe. Mais ça n'empêchera pas de vous dire que je vous souhaite de très mauvaises fêtes.、Ouais, o u i c'est ça, je m'en allais dire. On ne vous souhaite pas une bonne année 2011 et allez、oh. tous vous faire foutre. Absolument et allègrement salauteur.